Bien. Je t'adore. Je t'apparais Lucie. Vous savez, un soir, Juste le premier soir de la naissance d'orchestre Congura. Il était apparu une belle ravisante, jolie femme qui s'appelait Lucie Botaille. Vraiment, j'étais écourtie devant cet talents. Quand je suis rentré chez moi, Seul, je tournais de gauche à droite sur mon lit. Je faisais rouler mes mains sur mes oreillers, cherchant Lucie, or qu'elle n'était pas là et j'étais seul. Mon cœur inondé de chagrin, des soucis étaient brisés et blessé. Lucie, chérie, pas évolu, que je t'adore, ma fleur d'amour ma mauvaise degré je te caresse Lucie chérie ma épaulure, que j'ai t'adore my ma beloved mama mauvaise degré je te caresse petite ah oh, oh pleurer car je suis pleine d'amour Il pleuve Alivyo vizuri alivyo vizuri